Unité 4, leçon 1, exercice 6. Écoutez, vous recevez un appel téléphonique. Rapportez les paroles à votre voisin ou à votre voisine. Bonjour, je m'appelle Romain Dumas. Je suis un ami de votre professeur. Je suis à la gare. Est-ce que je peux loger chez vous? Est-ce que ma copine peut venir aussi?